violent de tous les pays Qu'ils nous viennent de France, d'Autriche ou d'Italie C'est toujours quand on est amoureux qui sont plus langoureux Pour chaque fille, chaque garçon L'amour fait chanter, ces violent Ik, je me rappelle. Ja,